Unité trois, leçon deux, phonétique. A、ah, répéter. Attention aux enchaînements. Deux heures. Trois heures. Six heures. Dix heures. Sept heures. Huit heures. Une heure. Quatre heures. Cinq heures.